On était vendredi, mais moi j'avais encore un jour à tirer. J'ai la chance de pouvoir bosser le samedi aussi, alors le vendredi pour moi c'est comme un jeudi. Sauf que pour les autres, c'est le dernier jour. Autrement dit, le vendredi, j'ai vraiment les boules. Ils me balancent toujours leur « bon week-end » en partant, parce que eux sont en week-end, mais pas moi. Le vendredi, je le vis très mal, surtout que le taf est vraiment merdique, ça arrange rien. Ce jour-là était un peu différent, il y avait un collègue qui se barrait. C'était son dernier jour. Il avait trouvé un autre boulot, ailleurs. Sûrement mieux, ou au pire, mieux payé. Alors on avait organisé des petits trucs pour fêter son départ. Restaurant le midi, pot en fin de journée. Et moi, j'avais ramené une bouteille de whisky pour lancer les hostilités en apéritif. Ce qu'il y a de bien avec le whisky, c'est que ça tape et que c'est bon. Ça a du goût, quoi. J'avais planqué la bouteille dans mon vestiaire. Normalement, le règlement intérieur mentionne bien l'interdiction d'introduire de l'alcool sur le lieu de travail. Mais est-ce qu'on en a vraiment quelque chose à faire du règlement intérieur Pas que je sois contre toute forme de règle, mais la soumission volontaire ou abruti, ça n'a jamais été mon truc. Et puis quoi Même dans les dix commandements, ils interdisent pas ça. Bien que j'aie jamais été très croyant, mais si un règlement intérieur se met à être plus strict que les lois divines... « On risque de plus avoir beaucoup de droits, nous autres !»« Les sacs à merde, les insoumis, les voleurs, les obsédés sexuels, les tarés, les ratés, les poètes merdiques et autres bouffons de la vie. » J'avais de la chance. Ce jour-là, j'étais dans une pièce à l'écart. Pas de chef aux alentours, juste des techniciens et techniciennes comme moi. Peinard donc. À 9h, mon ami Bérou est arrivé. J'ai vu à son œil brillant qu'il avait besoin d'un petit remontant. Pas par alcoolisme, mais histoire de faire face. » On passe 10 heures par jour quasiment à supporter tout un tas d'humiliations et d'idioties à cause de la médiocrité générale qui grouille un peu partout. Qu'à un moment, si on peut avoir un petit truc pour se donner de la force, faut pas s'en priver. Et le whisky, c'est là pour ça. Oh, oh, oh mec, t'as pas l'air bien, je lui ai dit. Pas la forme, non. Ils vont encore me faire chier, je le sens. Viens avec moi, un petit coup, ça va nous faire du bien. Je l'ai emmené au vestiaire, on a fermé la porte. J'ai sorti ma bouteille et on s'est bu une bonne lampée chacun. Surtout moi. Lui, c'était surtout pour le geste. Le geste en lui-même est déjà un signe de résistance. Moi, c'était pour l'alcool. Du coup, il me l'a fait savoir. Putain, t'as vu les gorgées que tu te prends T'abuses, Mike C'était pas pour faire son moralisateur, mais il me connaît. Avec l'alcool, je deviens un ouragan. Je pourrais mettre le feu à la ville sans m'en rendre compte en me tapant une queue devant le Rhône dans un rire démoniaque. T'inquiète, t'inquiète, je lui ai répondu.